Wan Qibla présente le coronation Medehri Dussalikin. Wan Kibla présente le coronation Medehri Dussalikin. Wan Kibla, Inna Ta'ala, عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de madarij as-salikin qayyim bien sûr en se fondant en se basant sur le livre d'Allah la sunna la tradition de notre cher prophète, Aujourd'hui, Inshallah, on va parler d'une nouvelle station qui était celle dont on était au fait supposé parler la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a essayé de couvrir deux stations, ce qui n'a pas été possible. Donc on a dit qu'aujourd'hui, Inshallah, on va se consacrer à cette station très importante dans la religion d'Allah, qui prend son nom d'un mot-clé qu'on connaît tous parce qu'il se trouve dans le chapitre le plus connu du Coran et le plus noble aussi du Coran, qui est Surah el première, le premier chapitre du Coran Karim que nous devons réciter au moins 17 fois par jour, ça veut dire à chaque raka, à chaque cycle de chacune des cinq prières obligatoires. Et dans cette sourate là qu'est-ce qu'on demande La chose principale qu'on demande, c'est qu'Allah nous guide. Ihdina, Asurat, al-Mustahim, on demande la guidée d'Allah, d'être guidée. Quand on parle ici d'un guidé, tout de suite, d'une guidée, tout de suite, on parle de quoi D'un chemin. Lorsqu'on parle d'une guidée, on parle tout de suite d'un där chemin, tariq, sirat. Et ce chemin-là, Allah Azza är en väg som är en väg som är en väg som är en väg som är en väg som är en väg som är en väg som är en väg som är en väg som är bien, elle s'appelle quoi al väg être sur la droiture. C'est le chemin qui est mentionné, encore une fois, dans en Al-Fatiha. Alors, le mot som ou bien mustaqim, en tant que verbe ou bien en tant que nom il est répété souvent dans le livre d'Allah Azza dans le Coran Karim pas seulement dans sourate Al-Fatiha comme l'a Allah il dit Inna qalu Allahu fala alayhim que ceux qui ont dit Rabbuna Allah notre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement Allah azza wa jalla ça veut dire la reconnaissance d'Allah azza wa jalla de notre créateur de notre Seigneur ce qu'on appelle at tawhid le monothéisme d'Allah azza wa jalla et puis qui suivent quoi le chemin de la droiture de al qui sont sur le chemin droit il dit subhanahu wa ta'ala fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun il n'y a pas de peur il n'y a pas de de crainte pour eux ils n'ont pas à craindre Rien du tout. Quand on parle ici de la crainte, la crainte habituellement, il y a quel temps Quand on parle d'avoir peur, c'est pour le futur, n'est-ce pas C'est de l'inconnu du futur. Fala خَوْفُنَ alayhim. Ça veut dire, pour leur futur, quand on parle ici du futur, c'est pas la prochaine seconde, c'est pas la prochaine minute. Le futur ici, c'est la chose la plus importante, c'est le sort final. Ça veut dire, dans lau de là, auprès Allah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien à craindre. وَلَا هُمْ Et ils ne seront pas affligés par quoi La tristesse. La tristesse est reliée à quel temps C'est le passé. Habituellement, c'est ce qui s'est déjà passé. Ça veut dire que ces personnes-là, ceux qui ont dit « Rabbounallah, notre Seigneur, c'est Allah Azza wa Jalla » qui par la suite « istakam » où ils sont sur le chemin de la droiture, après leur mort, dans l'au-delà, dans l'akhirah, ni Il n'y a de crainte pour eux, pour leur sort dans dans l'au-delà, ni aussi ils n'ont à ressentir ou bien ils ne vont ressentir de la tristesse envers ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ça veut dire « Al-hayatu dunya la vie du bas-monde ». Dans l'autre ayat qui commence, un autre verset du Coran Karim, qui commence avec la même façon, il dit subhanahu wa ta'ala « Inna alladhina qalu rabbunallahu thumma staqamu tatanazzalu al-malaikatu la même chose ici ceux qui ont dit ربنا الله Allah azza wa jalla c'est notre seigneur et puis qui ont suivi le chemin de la droiture donc ce n'est pas seulement la parole C'est l'engagement qui vient par la suite, n'est-ce pas C'est le fait de suivre le chemin et pas n'importe quel chemin, le chemin de la droiture. Il dit subhanahu wa ta'ala Que les anges vont descendre sur eux. Ils vont recevoir la visite des anges avec un message positif qu'on va mentionner dans quelques secondes, incha'Allah. Mais là, selon vous, c'est à quel instant cette visite des anges C'est à quel instant est-ce que quelqu'un recevrait la visite des anges Si quelqu'un il a dit « mon Seigneur, c'est Allah Azza wa après ça, il a suivi le chemin de la droiture. C'est à quel instant Lors de la mort, c'est l'instant de la mort, ok, pour que personne ne pense que si tu vas dire Alhamdulillah, Soumastakamu, un jour les anges vont venir te visiter pour te dire, pour te passer un message, ok, les anges normalement dans cette vie du bas monde, font partie du monde de l'invisible qu'on ne peut pas voir même lorsqu'ils sont présents avec nous, même lorsqu'ils nous protègent par l'ordre d'Allah subhanahu wa taala, mais c'est alamul Mais lors de notre mort, à l'instant de la mort, qu'est-ce qui arrive à l'instant de la mort? Il dit subhanahu wa taala dans une autre surah Fakashafna anka rita'aka fabasaruk al-yawma hadid On va tous faire face à la mort Et à l'instant de notre mort, qu'est-ce qui arrive Le voile va être levé Ça veut dire qu'il y a comme un drapeau dans cette vie du bas monde qui, qui couvre l'au-delà Si on pouvait voir tout ce qui fait partie de l'au-delà N'est-ce pas On va devenir fou. C'est au sens littéraire, c'est au vrai sens. Si on pouvait voir tout de suite, si maintenant Allah va nous donner la capacité comme ça de voir tout ce qui fait partie de l'invisible, de l'raïm, on va perdre la raison. Tellement il y a des choses que, tellement il y a des choses qu'on serait surpris de voir, qu'on ne s'attendait pas que ça existait ou bien que c'était proche de nous et ainsi de suite. C'est pour ça que la règle, et si quelqu'un n'est pas convaincu, je peux donner des exemples. inshallah Azza vous n'avez qu'à lever votre main. La règle c'est que, Parfois, ne pas connaître certaines choses, c'est mieux que de les connaître. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et c'est mieux pour nous de ne, de ne pas les connaître à tel ou à tel autre instant. Parce que quoi Ça nous donne une certaine qui étude qu'il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se charge de cela. Mais à l'instant de notre mort, ce drapeau-là, ce voile va être levé. Et là, on va voir des choses qu'on ne pouvait pas voir dans cette vie du bas-monde. Faktiskt anka en karta är känna bättre och det är en dag då vi har en klar bild av vår syn, våra synförmågor, då har vi en klar bild av vår syn. När vi har en klar bild av vår syn, då kan vi se mycket tydligare och mycket tydligare. När vi har en klar bild av vår syn, då kan vi se mycket tydligare och mycket tydligare. När vi har en klar bild av vår syn, då kan vi Les vrais croyants, ceux qui sont sur le chemin de la droiture, ils vont recevoir la visite des anges à leur mort et qui vont leur dire quoi ?« Vous n'avez pas à craindre pour l'avenir » Et vous n'avez pas aussi à avoir de tristesse à propos de ce que vous avez laissé derrière vous. Vous avez laissé peut-être des enfants, des proches, ainsi de suite. Allah Azza wa il va se charger de eux. Ce qui est dans la dunya, ce qui est derrière vous, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Nous sommes vos alliés, nous sommes de votre côté. Ça veut dire les malaykas d'Allah Azza wa que ce soit dans cette vie d'Ubamante, avant votre mort, mais aussi... Dans l'au-delà après votre mort Et nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis Que Allah Azza wa Jalla vous avait promis Allah Azza wa Jalla vous a promis le paradis Vous l'avez pris au sérieux Vous avez pris cet engagement au sérieux Vous avez obéi Allah Azza wa Jalla. Vous étiez sur le droit chemin Maintenant c'est le moment de recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jalla. Il dit au prophète sallalahu alayhi wa sallam aussi ça ça s'adresse au prophète sallalahu alayhi wa sallam directement il lui dit subhanahu wa ta'ala fastaqim kama umirtah wa man ma'aka wa la tatghaw istaqim ya rasul allah ou oh toi prophète d'allah sois sur al istiqama suis le chemin de la droiture toi et ceux qui sont avec toi les croyants avec le prophète alayhi salatu wa salam il dit subhanahu wa ta'ala wa la tatghaw ne faites pas C'est quoi Toriyan dans la langue arabe Comme il nous explique ici, Imam Ibn Al-Qayyim, c'est le fait de dépasser la limite. C'est quoi dépasser la limite Pourquoi est-ce que ça parle C'est quoi le lien, selon vous, qui pourrait nous dire c'est quoi le lien entre eux Le chemin de la droiture et entre eux ne pas dépasser la limite. C'est pour rester sur le chemin. Donc ce chemin-là, déjà on peut comprendre qu'il a des, des frontières, n'est-ce pas Si vous avez... Euh, Si vous avez, euh, je ne pense pas que ça existe ici au Québec, peut-être là où Allem, mais euh, je pense en Ontario, ça existe. Dans certaines autoroutes, n'est-ce pas, il y a une limite, que ce soit à droite ou à gauche. Ils mettent quelque chose par terre, surtout pour les personnes qui, euh, qui conduisent des camions et autre chose. La nuit, peut-être, ils pourraient s'endormir. Alors, qu'est-ce qui arrive Dès que tu commences à te rapprocher de la limite, ton véhicule va commencer à à vibrer pour te signaler, pour te signaler que tu t'approches de de quoi de, de la fin, de la sortie du chemin. Attention, ça c'est le chemin, il ne faut, faut pas sortir. Le, le moment où tu sors, on appelle ça quoi C'est le fait de dépasser la limite. Allah azzawajal dit au prophète, ne dépasse pas la limite, ni toi, ni les croyants qui sont avec toi. Quel serait, selon vous, si on sort un peu du sujet, Quel serait, certains, vu on, comme on a mentionné sur certaines autoroutes, on a quelque chose de physique qui nous signale, attention, que ce soit quelque chose de visible ou bien quelque chose de sensoriel qu'on peut, qu peut ressentir, comme le fait que le, le véhicule va commencer à vibrer et ça, ça nous donne un signal, qu'on vient de quitter le chemin. Est-ce qu'il y a des signaux, est-ce qu'il y a des indications qui nous indiquent Quand vient de commencer à sortir du chemin d'Allah, le chemin de la droiture. Oui. Commettre. Mais avant, ça c'est l'action. Donc quelqu'un qui commet des péchés majeurs ou mineurs, ça c'est l'action, il a quitté. Mais est-ce qu'il y a des indications avant qui te disent attention Oui. Délaissement de la sunnah, ça c'est la conséquence. Avant cela. La paresse. La paresse conséquence encore une fois Se sentir mal, ok Oui, donc ça c'est un point, très bien, oui Le regret, encore une fois, ça c'est après Oui Les rappels, les rappels, ok Donc, se sentir mal, les rappels. On a un hadith du prophète, alayhi sallatou salam. Il y a plusieurs hadiths, mais je vais mentionner deux très brièvement. Nous avons un qui nous a parlé, le prophète sallatou il nous parle de quoi ?« Wa'idullahi fi qalbi kulli mu'minin »« Qu'Allah a mis un ange » un ange qui met quoi qui fait des rappels dans le cœur de chaque croyant que lorsqu'il envisage de sortir un peu du droit chemin le croyant qu'est-ce qui lui arrive il y a quelque chose qui va mettre il y a un ange d'Allah Azza wa qui va mettre dans ta conscience un rappel balil insan wa ala nafsihi basira alqa ma'adhira Le shaykh c'est bien, venir à la halaqa c'est bien, ainsi de suite, mais même lorsque ça ce n'est pas présent, ce n'est pas vrai si quelqu'un va évadira, il n'y a personne qui m'a dit, il n'y a personne qui m'a rappelé. C'est pour ça le prophète il a dit quoi Le mal c'est quelque chose qui te rend habituellement quoi? inconfortable et que tu n'aimerais pas que les gens en entendent parler. Précision très importante de nos jours, ce n'est pas les gens, ça veut dire n'importe qui. Okay, on parle des croyants, ça veut dire les croyants pieux. Tu n'aimerais pas que des croyants pieux qui craignent Allah Azza wa sachent que tu fasses telle ou telle chose. Pas parce que tu essaies de les satisfaire. Non, mais c'est parce que ça, c'est un signe que cette action-là, ce n'est pas la, la bonne chose. Vous comprenez Donc, lorsque le cœur, il est encore en bonne santé, lorsque le cœur, il est encore sur le droit chemin. On ne parle pas d'un cœur qui est malade parce que, À la langue, un cœur pourrait devenir malade et devenir quoi Insensible au mal. Mais initialement, lorsque le cœur est encore sur Al-Fitra, sa nature première sur laquelle Allah Azza wa il l'a créé, le cœur du croyant, il est quoi Sensible. Dès qu'il commence à sortir du chemin d'Allah Azza wa il se sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas confortable. Il y a quelque chose, encore une fois, qui le rappelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Taïm. Okay. Allah Azza wa Jal, il dit aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه دي je suis un serviteur d'Allah azza wa jal Bacharun yuha ilayya Qui reçoit la revelation d'Allah Azza wa Jal Le prophète sallallahu alaihi wa sallam C'est un humain Mais aussi c'est un prophète d'Allah Azza wa Jal Qui reçoit la révélation Cette révélation, elle, dit quoi? elle nous dit quoi Fastaqimu ilayhi Soyez droit envers Allah subhanahu wa ta'ala Wastaqfiruhu Et faites le istirfar, implorez le pardon d'Allah Azzawajal. On va voir dans quelques instants que la droiture aussi vient avec le istirfar. Parce que c'est impossible d'être droit à 100%. C'est impossible d'être droit à 100%. On va parler des détails tout à l'heure. mais subhanahu wa taala. Question pour vous. Le fait, ici, un peu de géométrie de base, ok, c'est rien de compliqué, mais le fait, lorsqu'on décrit un chemin comme étant droit, quelles sont les caractéristiques d'une ligne droite, d'un chemin qui est droit? C'est le, le plus court chemin. Donc, ça, c'est parmi les caractéristiques. Donc, le plus court chemin entre deux points, c'est quoi? C'est la ligne droite qui va, qui va les lier. Donc, c'est le plus court chemin qui mène vers l'Azod. C'est pour ça qu'il est Al « al-mustaqim ». Qu'est-ce qu'on a aussi comme caractéristique Oui. C'est constant. C'est constant, très bien. Donc c'est constant. Ça ne change pas. Oui. Deux points pour tracer la droite. Deux points pour tracer la droite. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela Un début et une fin. Ok. Euh, est-ce qu'on est qu aime dans la vie Dans la vie, est-ce qu'on aime faire affaire, dealer comme on dit Avec des personnes qui ont plusieurs chemins, plusieurs façons de faire les choses. Hmm? C'est pas clair, ok C'est pas... On sait pas à quoi s'attendre. Une fois ça va être à droite, une fois ça va être à gauche, Une fois, il te prend, comme on dit, c'est un contre-pied, il te prend vers un chemin, tu vas le suivre après ça, de façon soudaine, il va, il va changer. C'est pour ça, tout à l'heure, Inch'Allah, dans un petit instant, on va voir le hadith d'Omar. Umar, radiyallahu ta'ala, anhu, bien je peux le citer maintenant. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu, il a dit, bien sûr, Omar, c'est le calife, le grand calife, qui est le, le, le compagnon aussi du prophète, salallahu alayhi wa sallam, deuxième compagnon du prophète, alayhi salatu wa -salam, il dit, La droiture, c'est quoi? C'est d'être sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ne pas être comme un renard. Être comme un renard, ça, ce n'est pas la droittur. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de qui n'a pas de principe, quelqu'un qui n'a pas de stabilité. On, re, on revient ici à la question, bien au point sur la, sur la constance. Donc la question ici de surat al mustaqim, c'est le chemin vers Allah Azza wa Jal, il est constant. Et combien est-ce qu'on peut avoir de ligne droite entre deux points mm -hmm. Une seule, unique. De ce fait, il y a un seul surat mustaqim, il y a un seul chemin qui mène vers Allah subhanahu wa Ta'ala. Si quelqu'un vous dit qu'il y a plusieurs islams, il est en train ou elle est en train de raconter du n'importe quoi. Il y a un seul islam que Allah a révélé, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une religion de suivi ou de suiveur, selon vous. Est ce que l'islam est une religion de suivi, suivre, ou une religion d'être suivi? On est dans la culture de suivi de nos jours. « Follow », c'est la culture du « follow ». C'est la culture de l'influence. Les influenceurs sur Internet. OK On vous dit qu'il faut influencer les autres dans la vie. Il y a des gens qui prennent des, des ateliers, il y a des gens qui lisent des livres, des best-sellers. Comment influencer les autres C'est bien ça, de pouvoir influencer les autres. Mais guess what Ce n'est pas la première priorité dans la vie. Ça, C'est le bonus. Avec des conditions, parce que l'Al-Zawaidil, il nous parle dans le Coran, le Karim, de personnes, beaucoup de personnes, qui ont influencé des autres et qui, le jour dernier, vont faire quoi? Vont porter le fardeau et le péché de tous ces autres, que ce soit des montagnes, même des montagnes. Il y a des influenceurs qui invitent vers quoi? Vers vers Jahannam, vers l'enfer, c'est pour ça que les savants, ils disent quoi Les ulamas, ils ont une parole très très intéressante. Ils disent, bonne chose, bonne nouvelle, il est chanceux, en d'autres termes, celui qui, c'est pas la meilleure chose, okay? mais c'est moins, c'est comme on dit, c'est moins pire. Celui que, lorsqu'il décède, lorsqu'il va mourir, qu'est-ce qui arrive ses péchés vont mourir avec lui. Avoir des péchés, ce n'est pas bien. Mais le moins pire, c'est quoi C'est que celui qui meurt le jour de sa mort, ses, ses péchés vont mourir avec lui. Le contraire de cela, c'est quoi des péchés, des péchés qui continuent. Parce que quelqu'un qui a influencé des autres dans le mal, dans le péché, dans le haram, dans le chemin de Iblis, de Al Shaytan, et que lui, maintenant, il va mourir, et il est à quoi Comme on dit legacy, il y a des gens, legacy de shaytan bien sûr, il y a des gens qui le suivent qui perpétuent wa et que lui il va porter ce fardeau jusqu'au jour dernier tant qu'il y a des personnes qui sont en train de quoi de répliquer ses actions, ses idées ses paroles, autre chose il est en train ou elle est en train de porter la même chose alors la priorité en islam c'est quoi est dina sirata al mustaqim sirata al Amta so, c'est le chemin de la droiture. Eh bien, on veut suivre d'autres qui ont suivi ce chemin avant nous. Ce n'est pas important pour moi d'être quelqu'un de connu, de populaire, parce que je viens d'inventer quelque chose de nouveau. Je suis le boss, je suis le leader d'un nouveau chemin. Tout le monde devrait me suivre. Il va y avoir des, des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui vont me suivre. Ce n'est pas important. Ce qui est important avant tout, c'est quoi C'est que je suis en train de suivre le, le bon chemin, ce fameux chemin de la droiture entre A et B qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui mène vers le paradis, qui mène vers Al-Jannah, qui est un chemin qui est sécuritaire. Pourquoi est-ce qu'il est sécuritaire Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de, de danger potentiel. Pourquoi est-ce que ce chemin est sécuritaire qui pourrait nous, nous, nous, nous, nous apporter des réponses de Surah al fatiha okay, Tout ça, c'est Surah al fatiha C'est une Surah qu'on lit pour euh, plusieurs parmi nous depuis plusieurs années. Oui. Le droit, le sud, Donc le chemin, il a déjà été emprunté. On aime ça, suivre un chemin déjà emprunté. Emprunté par plusieurs personnes. Et le bonus, la meilleure chose, c'est quoi emprunté par les meilleurs des personnes. C'est qui ces personnes an'amta alayhim. qui ces personnes an'amta alayhim, c'est les prophètes, les véridiques, les martyrs, ça veut dire les croyants et les gens pieux depuis le temps de Adam alayhi salam jusqu'à juste avant nous. Vous comprenez Les meilleurs créatures, les les meilleurs êtres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont suivi ce chemin. Alors Allah azza wa nous apprend ici de faire quoi De les suivre, de suivre leurs pas, pas d'être soucieux, alaikum salam, rahmatullah. pas d'être soucieux, d'être suivi. Combien de personnes vont me suivre C'est pas important. Qui va me suivre C'est pas important. La chose primordiale, c'est qui je suis en train de suivre. Même le prophète, alayhi salatu wa salam. Imaginez le prophète, sallallahu alayhi sallam, le meilleur des prophètes. Est-ce que lui, il suit quelqu'un Est-ce que le prophète sallallahu sallam Allah azza wa jalla lui dit de suivre quelqu'un Même le prophète alayhi salatou sallam, même lui, lors de sa vie alayhi salatou sallam, même s'il reçoit la meilleure révélation al Karim, il a besoin de quoi d'inspiration L'inspiration pour lui, c'est les autres prophètes avant lui. Ula'ika alladhina hadahum Allah, fabihudahum ictadih Allah azza wa jalla il lui dit: "Fat tabi' millata Ibrahim" Hanifan, plus précisément Allah Azza wa Jal parle d'Ibrahim, du prophète Abraham et des autres prophètes aussi dans le Coran al-Karim. Donc encore une fois ici, un chemin qui est sécurisé, qui a déjà par la suite, une fois que tu vas suivre ce chemin, que tu vas bien le maîtriser, que tu le connais bien, alors là, comme on a mentionné le bonus, c'est que tu aspires à, comme il dit subhanahu wa ta'ala, « Avoir des gens pieux qui vont te suivre dans ton suivi » du droit chemin. Est-ce que ce point, il est clair Point sur l'influence, encore une fois. L'influence, c'est bien, mais ce n'est pas de un, ce n'est pas la priorité. Il faut être bien influencé avant de chercher d'influencer les autres. Première chose. Et la deuxième chose, comme on l'a mentionné, c'est de connaître le chemin d'Allah Azza wa Jal. Influencer les gens dans quoi exactement avant de prendre cette initiative et d'avoir, de porter ce souci d'influencer les autres. Oui, Eric. Vi. Oui. celui qui fait le repentir, il s'est repenti par la suite le sort des personnes spécifiquement, une personne spécifique en particulier qui a répandu tellement de mal mais qui, répand, qui, qui a fait le repentir à la fin de, de sa vie même s'il y a des personnes qui continuent à le suivre, ça c'est entre elles et entre Allah Azza wa le jour dernier mais pour nous, on ne veut pas prendre ce risque là, encore une fois, à perpétuer beaucoup de mal et à porter cette responsabilité d'autres gens qui vont venir le jour dernier pour dire, ya Allah, je me suis inspiré de lui ou bien de elle ce n'est pas quelque chose une situation dans laquelle on aimerait on aimerait se retrouver euh, As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakr sou'ila anil istiqamati Abu Bakr As-Siddiq meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam on l'a questionné sur la droiture l'istiqama c'est quoi le sens de l'istiqama de cette droiture il dit la tu shirika billahi shayy'an il dit c'est le fait de ne pas associer Allah Azza wa Jalla d'autres partenaires on le sait que La meilleure action dans l'islam, c'est quoi la meilleure composante en islam C'est quoi la meilleure composante de l'islam La chose la plus noble. C'est quoi C'est le Tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. OK, ça toujours ça c'est on doit connaître ça par cœur, on doit, Même pas par cœur, on doit respirer cette réalité. Ce concept-là, on doit le respirer. Il n'y a pas d'islam sans monothéisme. Si on enlève le monothéisme, il n'y a pas d'islam. L'islam, ça, ça ne signifie rien du tout, vous comprenez Donc l'islam, c'est le monothéisme, c'est l'adoration d'Allah Azza wa comme étant celui, le Dieu et le Seigneur unique, subhanahu wa ta'ala. La ilaha Allah, wa la na'abudu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi la pire chose en islam Surpris, c'est pas manger du porc, c'est loin d'être cela, il y a beaucoup plus grave que cela. C'est quoi la pire chose en islam C'est un shirk, c'est le polythéisme, c'est d'accorder d'autres partenaires avec Allah Azza wa Ça c'est le péché que Allah Azza wa ne pardonne jamais. Sauf bien sûr avec repentir, mais celui qui ne fait pas repentir et qui meurt sur cela, alors sa demeure final pour l'éternité, c'est l'enfer. Alors, inna Alors, Abu Bakr al Siddiq taala anhu dit Al-Istiqama. la droiture, c'est quoi C'est de ne rien associer avec Allah, comme partenaire. Est-ce que vous Pensez que cette définition de la droiture, elle est suffisante, qu'elle est partielle, qu'elle est globale hmm? Oui pour, pour laquelle des réponses C'est complet. C'est complet lorsqu'on la comprend bien. Okay? Encore une fois, ça c'est très... Ce que Abu Bakr, il est en train de nous dire ici, c'est super d'actualité, ce n'est pas de la théorie. Okay? Lorsqu'il dit ici la droiture, c'est de ne pas associer d'autres partenaires avec Allah Azza wa Ça c'est actualité, c'est notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours. Encore une fois, je reviens au grand problème, au grand phénomène de notre vie contemporaine. Je suis certain que c'est le cas pour presque tout le monde ici à Peut-être quelques rares occasions. Encore une fois, si on revient au meilleur et pire exemple, en même temps, la fameuse vie virtuelle, la vie sur les médias sociaux et ainsi de suite. Cette quête pourquoi Pour la popularité, cette quête pour le respect, d'être reconnu pour les autres. C'est quoi son problème d'un point de vue de l'islam, de foi ici C'est quoi Quelle quel, quel quel serait votre, votre critique principale à formuler envers cela La fierté, qu'est-ce qu'on a aussi La quête pour l'exposition, la quête pour les likes. Rien, oui validation. validation, ostentation chercher l'agrément des autres OK donc à force de chercher l'agrément des gens de vouloir que les gens soient satisfaits de toi qu'est-ce qu'on devient on finit par devenir quoi Iba, des serviteurs de ces de ces autres là okay? on, on finit par devenir des gens qui ne sont plus là qui ne vivent plus pour Allah Azza wa pour le Seigneur c'est quoi la ilaha illa Allah c'est quoi le sens qu'est-ce qu'on veut dire on dit toujours la ilaha illa Allah la clé du paradis la ilaha illa Allah c'est quoi pour devenir musulman on dit la ilaha illa Allah c'est quoi la ilaha illa Allah Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration, ok À part Allah Azza wa Jal, les ulama, ils appellent ça quoi La takhliya c'est de vider le cœur avant de le, de le remplir. Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas, subhanahu wa ta'ala, d'adoration avec un cœur qui est quoi Qui est rempli par autre chose. Alors, celui qui vit sa vie et qui est pris par plusieurs soucis, « Je veux satisfaire aux gens, je veux satisfaire à mes amis », à ma famille, à la société. J'aimerais que les gens m'acceptent. J'aimerais... Qu'est-ce que ça, ça fait Ça détruit le monothéisme et l'adoration de, de la personne, la servitude. C'est pour ça le prophète, alayhi sallam, nous a dit que celui qui fait de son âme, encore une fois, remarquant, vous connaissez la chose, le, la, la, la, la phrase et le principe qu'il est, qu'est-ce qu'il dit? dit Rien ne vaut là. Rien ne vaut la... Simplicité. Rien ne vaut la simplicité. Toute chose qui se complique, qu'est-ce qu'on fait Lorsque quelque chose se complique, on a trop d'experts, trop d'opinions, trop, de, trop de, de choses à prendre en considération, qu'est-ce qu'on fait on, veut, on a un bouton « reset » et on revient à la simplicité. Habituellement, ça va, ça va rouler. L'islam, c'est une religion de simplicité dans ses fondements. Bien sûr, il y a des détails, il y a beaucoup de ilm, beaucoup de sciences dans l'islam, dans des choses de détail ici, des questions de ishtihad, des situations qui arrivent rarement et ainsi de suite. Ça, c'est pour les savants. Mais l'islam, pour le commun des gens, qui est l'adoration d'Allah, les pratiques de base et ainsi de suite, c'est quelque chose de simple et de, et de direct, straightforward, comme on dit, n'est-ce pas Alors, ici... Quand on parle du tawhid d'Allah Azza wa encore une fois, la ilaha Allah. quand on dit la ilaha Allah, c'est quoi C'est le fait de vider notre cœur, de vivre seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de ça que le prophète sallallahu alayhi sallam, nous a dit, nous a parlé lorsqu'il dit Et dans l'autre partie du hadith, celui qui a la dunya comme souci et celui qui a la... Akhira comme souci, celui qui a l'Akhira comme souci. Comment cela se traduit? Euh, pourrait se traduire. Ça veut dire lorsque je me réveille le matin, je me réveille. C'est une nouvelle journée que Allah Azawajalla m'a accordée. C'est une ém. Je suis vivant encore. Il y a des personnes qui sont mortes, qui sont décédées la dernière nuit. Moi, je, Allah Azawajalla vient de me donner un autre délai de plus. Lorsque je me réveille le matin, quel est mon souci pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Peut-être. Il y a des situations, des journées exceptionnelles dans lesquelles on a une grande urgence, quelque chose de particulier. Mais on parle ici comme tendance. Aujourd'hui, et demain, et la semaine prochaine. Habituellement, qu'est-ce qui me préoccupe le plus lorsque je me réveille le matin Si c'est toujours la dunya, des choses reliées à la vie du bas monde, il y a un problème sérieux. C'est pour ça que le prophète Salah Smeel dit le sort de cette personne. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal va lui donner Farrakallahu shamblahu, ou hammahu. Ses soucis vont être éparpillés. Sa vie va être éparpillée. Et la pauvreté va être entre ses yeux. Il ne voit que du négatif, que des problèmes qui arrivent. Vous comprenez Ça, c'est celui qui vit pour la dunya. Celui qui vit, qui se réveille le matin et que son souci, c'est al akhirah. Qui pourrait nous dire comment est-ce qu'on peut exprimer cela lorsque ton souci, c'est la akhirah Comment est-ce qu'on pourrait exprimer cela en une seule phrase, en deux phrases Qui pourrait nous donner des exemples Par exemple, donc ça peut être quelque chose de bien concret. Je suis soucieux de faire mes salats à l'heure aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aussi Oui. Très bien, excellente réponse. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que Allah Azzaoudeh soit satisfait de moi Une fois, j'entendais un savant, un alim, il dit, il dit, chez moi, dans mon bureau, j'ai écrit une grande plaque. Il a mis une grande plaque comme ça, dans laquelle c'est écrit, « Ma mission... La mission, ma mission dans ma vie, mon souci dans ma vie, c'est quoi C'est qu'Allah, Azzawajal, il soit satisfait de moi. Ça, c'est le grand but, le plus grand objectif. Plus grand objectif, c'est la chose principale. À chaque matin, lorsqu'il se rend à son bureau, il regarde cela, il va lire. Ça va faire quoi Le fameux, encore une fois, réinitialiser. reset. Ça te ramène, ça remet les choses en perspective. Ça réorganise les choses. Comprenez Ça peut être exprimé de façon différente. Comme dans le hadith du prophète, A.S., Dans sahih Al-Bukhari que lorsque on se réveille le matin, on n'attend pas nécessairement le soir, ça veut dire toujours mettre dans notre tête cette possibilité là, je viens de me réveiller, qu'est-ce qui arrive si ce soir je serai mort Je ne serai plus parmi les vivants. Est-ce que je suis prêt pour ce cas Est-ce que je suis prêt pour cette possibilité Vous comprenez Alors si en général, bien sûr, on est des êtres humains, ou l'être humain de par sa nature est insane. Il, il oublie beaucoup forgetful, ça fait partie de notre... C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit okay, On n'est pas des anges, il n'y a personne qui a une vie parfaite toujours, il est tout seulement soucieux de la akhira, ça peut arriver parfois qu'on oublie, ainsi de suite mais on parle comme tendance générale celui que sa vie, c'est ça, c'est qu'il vit pour Allah subhanahu wa ta'ala il vit pour la akhira, il dit le prophète qu'Allah Azza wa Jal il va lui faire quoi Il va lui rassembler son cœur, il va lui rassembler ses soucis, ça veut dire, sa vie va se lancer, va avancer de façon fluide, automatiquement. Allah Azza va te donner la baraka subhanahu wa ta'ala wa atathu dunya wa rahima. C'est la dunya qui va venir vers toi. Tout ça, bien sûr, on n'est pas en train de parler ici des actions, ok Il n'y a personne, si quelqu'un a compris ici, je ne suis pas ici pour vous dire qu'il ne faut pas travailler pour la vie du bas monde, il ne faut pas avoir de job, il ne faut pas étudier, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On ne parle pas des actions. Les actions, on travaille pour la dunya Parce que la dunya, elle nous aide à mieux être préparés pour la, pour la akhira. Dunya, c'est la terre agricole et le fruit, c'est dans la akhira. Par contre, on parle ici de soucis. Comme Ali, il a dit, il dit que la dunya devrait être entre nos mains, mais ne devrait pas quoi Entrer le cœur. Différence ici entre le souci et entre... Oui, on a tous des responsabilités, on a tous des problèmes qui arrivent de droite et de gauche qu'on n'aimerait pas faire. Certaines choses, on n'aimerait pas faire, mais on est confronté. C'est des obligations, des responsabilités, des circonstances dans la vie. Mais ça, c'est une chose. Et le fait que ça, ça devienne un souci... Okay, tout le monde a besoin d'avoir un revenu, par exemple. Les, les, bien sûr, le, le cas le, le plus simple qu'on pourrait donner, lorsqu'on parle de la dounia, c'est l'argent. Tout le monde a besoin d'un gagne-pain, d'une façon ou d'une autre. Le fait de travailler, d'avoir un commerce, autre chose, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est le moment où l'argent va devenir quoi Le souci principal du cœur. Le cœur, toujours, il est en train de penser à, à l'argent. Ou comme on a mentionné tout à l'heure, à les personnes qui te font des, des likes sur Internet. Qui est satisfait de moi Qui n'est pas satisfait de moi C'est toute, toute, la, toute la culture qu'on a établie de nos jours, la culture des notifications okay, qui, qui lie les personnes à leur, à leur téléphone. Ah, Il y a quelqu'un qui vient de, de t'apprécier, il y a quelqu'un qui, qui est contre toi. Et là, les personnes, leur mood, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Après ça, les gens se demandent, pourquoi est-ce que je suis déprimé Pourquoi est-ce que je suis triste Pourquoi Parce que la réponse elle est simple pour ce genre de cas, pour plusieurs personnes, c'est parce que qu'Allah nous a donné quoi Un seul cœur. Est-ce que vous connaissez un être humain qui a deux cœurs Trois cœurs Il y a des ordinateurs qui ont plusieurs cœurs, mais des êtres humains c'est un seul cœur. Un seul cœur, Allah nous a donné. Et ce cœur-là, il doit faire des choix. Il doit être à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest, ainsi de suite. Alors, lorsque le cœur n'est pas avec Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas principalement dédié à Allah, qu'est-ce qui lui arrive Il va être perdu. Il y a quelqu'un qui te tire vers la droite, l'autre qui te tire vers la gauche, ainsi de suite. Et c'est ça l'exemple que Allah, Azza wa nous cite dans une ayah. Dans Surah Az-Zumar, bien sûr, on n'a pas le temps de, de parler de chaque ayah et d'en traiter. Alors, il nous dit ici, Uh, wa qala Uthman radi anhu istaqamu akhlasu al-amal Uthman 3ème compagnon du prophète sallahu alayhi wa sallam en terme de valeur il dit que istiqama ici la droiture encore une fois c'est purifier les intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala et Ibn Abbas ainsi Ali ta'ala il dit as al -fara la droiture c'est quoi ceux qui sont sur la droiture c'est ceux qui ont accompli les obligations Ce qui nous rappelle qu'en islam, faire les bonnes œuvres, c'est très bien. Toutes les bonnes œuvres sont bonnes. On est tous d'accord là-dessus En islam, toutes les bonnes œuvres sont bonnes, sont intéressantes et que lorsqu'on a une opportunité facile de faire une bonne œuvre, on ne devrait pas la laisser passer. Le prophète nous a dit que même même le simple sourire dans le visage de ton frère, c'est une sadaqa, c'est charité. Par contre, il y a des priorités dans les bonnes œuvres. Et la première priorité, c'est de remplir les obligations, c'est de faire les obligations. Ça, c'est le premier souci pour se rapprocher d'Allah, pour que Allah soit satisfait de nous. Et la première des obligations, sans aucun doute, c'est bien sûr la salade. On est tous d'accord là-dessus Donc, c'est la salade, faire les cinq prières. Je fais un rappel ici à moi-même, à tout le monde qui est présent ici. La salette, c'est non négociable de un. La salette, c'est ça ne ça ne peut pas attendre. C'est pas un. <coughs> je vais venir à plus de halakha, inshallah. Dans quelques semaines, inshallah, je vais voir. Euh, je vais voir le jour où je vais être prêt pour la salette, pour la prière, ok? La salette, c'est la chose la plus cruciale dans Ad-Din, Jusqu'au point où plusieurs savants Et ça c'est pas extrême comme opinion, c'est fondé sur des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs savants considèrent que celui qui ne fait pas du tout la salat, ne fait pas du tout sa prière, il n'est même pas musulman. Pourquoi Parce que l'islam c'est quoi L'islam c'est l'adoration d'Allah azzawaj. Et la salat c'est le, le fil, c'est notre lien principal avec Allah azawad. Dans la langue arabe le mot salat il vient de salat. Salat c'est le lien Alors celui qui ne fait pas la salade, il n'y a pas de le lien entre lui, entre Allah, il a été quoi Coupé. parle pas à son Seigneur. Son Seigneur, il l'appelle cinq fois par jour. Il y a le Avan. « Hayya ala salat hayya ala al-falah. »« Viens pour la salade, viens pour le succès. » Et lui, quoi Cinq fois par jour, il dit « Trop occupé pour toi. »« Ya y a Allah. »« Il y a trop de choses à faire, ya y a Allah. »« Une autre fois, ça peut attendre. »« J'ai y a des choses. »« Je suis très occupé. »« Je suis quelqu'un de très important dans la vie. » Okay, j'ai des aspirations dans la vie alors c'est normal que cette personne-là auprès d'Allah comme on l'a dit la communication, que ce soit le dua ou autre chose, ça ne va pas passer donc la salade c'est vous savez quand on fait toujours vous avez, tous des, vous avez tous des applications probablement de gestion de tâches ils vont toujours vous mettre quoi priorité et importance toujours pour chaque tâche, priorité importance, alors pour la salade on fait quoi urgent et super important urgent super important ça peut pas attendre à la semaine prochaine c'est ce soir est-ce que t'as besoin d'être riche pour faire la salat non euh, donc si quelqu'un va dire moi je suis pas très riche j'aimerais faire la sadaqa aider des pauvres ainsi de suite mais j'ai pas d'argent on lui dit qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la richesse et le halal Allah. mais salat a besoin de richesse non Est-ce qu'on a besoin de santé pour faire la salade La santé Non. Même celui qui est extrêmement malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi Fais ta salade debout. Si tu es incapable, incapable ce n'est pas parce que euh, tu es occupé encore une fois, pour que ce soit clair, si tu es incapable ça veut dire quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un handicap ou bien un mal majeur, une maladie majeure qui l'empêche de prier debout, alors prie assis. Si tu es incapable encore une fois à cause de maladie ou autre chose, tu pries quoi Allongé. Même il y a quelqu'un qui a un handicap quasi total, les ulamas, les savants, ils disent, il prie avec ses yeux, avec son cœur. Mais il ne doit pas laisser la salate et dire, moi je suis malade, je ne fais pas la salate. Vous comprenez Allah Azza wa nous a facilité pour le woudou, on fait les ablutions. Mais s'il fait extrêmement froid et quelqu'un est très malade, il ne peut pas faire de woudou avec, avec de l'eau froide. Il craint de tomber sérieusement malade ou autre chose. Il fait quoi les ablutions SHTM avec la terre avec une roche même certains savants ils disent on peut le faire avec avec un mur ainsi de suite donc c'est disponible en tout temps c'est notre porte d'accès entre nous et entre l'azote voyez il y a pas il y a pas il y a pas de fil personne qui attend pour les iPhones il y a toujours une longue file les gens ils dorment dehors ils ils passent leur leur nuit ainsi de suite pour avoir le iPhone ok pour la salette il y a pas de fil entre toi et entre l'azote le lien entre toi et entre l'azote Pour parler, pour parler aux députés, pour rencontrer le, un, un, un, un député ou bien un ministre ou autre chose, combien, combien, combien d'efforts est-ce que ça va te prendre hmm? Ça te prend combien de temps Combien d'efforts Au Québec, pour rencontrer un médecin, ça prend combien de temps <rire> Parfois plusieurs mois, n'est-ce pas Pour parler à Rabbul Alamil. Le de Seigneur des univers, tu n'as besoin d'aucune attente. Tu vois, tu fais ton woudou, même si ce n'est pas la salat obligatoire. Tu as un problème, tu fais ton woudou et tu vas, tu parles directement avec Allah subhanahu wa ta'ala et ton message, il monte d'ici, il monte à au-dessus de sept cieux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakadu. Donc ça, c'est l'importance de la salat. Encore une fois ici, la droiture. Pourquoi est-ce qu'on en parle La droiture, c'est de remplir vos obligations. Quand on parle des obligations, c'est pas seulement encore une fois, c'est pas seulement la salade, j'ai donné la salade parce que c'est l'obligation la plus importante après le tawhid, le monothéisme, mais il y a d'autres obligations en islam. Avant d'aider les pauvres, qu'est-ce qui serait plus important encore C'est bien d'aider les pauvres, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'aider les pauvres Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les pauvres. Okay? faut jamais En toutes circonstances, en passant, quand j'ai mentionné tout à l'heure l'exemple sur quelqu'un qui est pauvre, en islam, même le pauvre il peut aider les pauvres. En islam, je répète, en islam, même le pauvre peut faire sadaqa, aider les pauvres. Chacun aide avec ses propres capacités. Celui qui peut faire sadaqa une fois par mois, un seul dollar, il dit, « Allah, c'est tout ce que j'ai, j'ai deux dollars, je vais partager une moitié avec mes frères. » Ça, c'est une grande récompense auprès d'Allah. Mais, ça reste que, avant d'aider les pauvres, je ne parle pas de la zakat obligatoire, je parle juste d'aider les pauvres. C'est très noble, très important. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus prioritaire que cela Qui pourrait nous dire C'est des soi-même. C'est des soi-même. je parle ici en termes financiers. Oui. Berul Je parle encore une fois en termes d'argent. Halal Income. Excellent. Donc al Donc s'assurer que notre gain est halal. Oui. Payer sa zakat, naam, zakat c'est un autre chapitre, c'est parmi les piliers de l'islam, c'est non négociable encore une fois. Mais, oui. Aider les proches, oui. Aider les proches. Mais vous oubliez un qui est très extrêmement sérieux en islam. Rembourser ses dettes. Rembourser ses prêts lorsqu'on emprunte de l'argent. Akhi, tu peux m'emprunter de l'argent Tu peux m'emprunter, s'il te plaît, inshallah je te rembourse dans 6 mois, Inch'Allah, Azzawajal, ok C'est parce que je suis dans le besoin, ainsi de suite. Et là, il m'emprunte de l'argent. Et là, après 6 mois, qu'est-ce que je vais faire Je vais disparaître. Je vais faire « Block » son numéro sur WhatsApp, « Block » partout, bloc, « Block »« Block »« Il me cherche » Il dit je me chercher à la maison, je dis, dites-lui que je suis parti en vacances ou bien je suis en voyage, ainsi de suite. Le jour il me trouve, wallah dis, والله, achi, je m'excuse, je fais de mon mieux, subhanallah, je t'ai oublié, ainsi de suite. Ok. Alors ça, c'est parmi les pires choses, parmi les péchés majeurs en islam. Soit, si je ne peux pas, si je n'ai pas les moyens, je dis, ya, achi, je vais être franc avec toi, je suis incapable. qu'Allah Allah Azza m'aide, pardonne-moi, je suis incapable maintenant. Maintenant, lui, si vraiment je suis incapable, lui, il a l'obligation en islam d'être patient avec moi. « Mais au moins, je dois quoi Être franc avec lui. Ou bien je peux venir, je, dire, je peux te rembourser, mais tu sais quoi Mon projet, alhamdoulilah, ça marche très bien. Donne-moi un peu plus de temps, parce que j'aimerais ça réinvestir, est-ce que tu me donnes une autre année, un autre six mois Il me dit, vas-y, pas de problème. Alhamdoulilah. Mais ce que plusieurs personnes font, c'est quoi S'endetter, s'endetter, s'endetter, s'endetter. Parce que l'endettement, c'est facile de nos jours. S'endetter, s'endetter, n'est-ce pas Et après ça... <rire> ah, alhamdoulilah, j'ai aidé des pauvres hier. C'est bien d'avoir aidé des pauvres. Je ne dis pas qu'il faut abolir l'aide qu'on accorde aux pauvres à cause... Mais il ne faut pas oublier quoi les obligations ici Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit... Même, même le martyr, celui qui a donné sa vie pour Allah, Jalla, Au premier moment à sa mort tous ces péchés seront pardonnés. Tous ces péchés, même les péchés majeurs, même des péchés graves, à part bien sûr le shirk. Après ça, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Il l'addain, à part la dette, akhbarani bidalika djibrilu anifan. » Tout à l'heure, il m'a apporté cette information. Il a exception pour la dette. Pourquoi Parce que la dette, c'est le droit d'autrui. Le droit d'autrui est que le jour dernier, vous va dire, « Ya Allah, lui, il est parti, il a accordé, il a donné sa vie, il a risqué sa vie, mais il ne m'a pas remboursé mon argent à moi. » t'es en train de l'attendre, Vous voyez? Non, tu avais une question? mode de vie, en fait, il ne change pas. Oui. Mais tu sais que son mode de vie, c'est la raison pour laquelle il ne rembourse pas. Oui. Tu lui mettre un coup de pression. Oui, certainement. Tu peux, lui mettre des coups de pression. Oui, certainement. Si tu veux pardonner, c'est entre toi et entre Allah, C'est libre à toi. Mais c'est de ton droit aussi de réclamer, ton ton droit, ok, encore une fois le problème de notre vie, de nos jours attention, il faut être très très très attentif à cela et il faut être, faire sa propre critique personnelle, ok il n'y a personne qui va venir pour te faire un inspecteur de tes dettes, de ton iman entre toi et entre Allah Azza wa le problème c'est que le, le, la société, le mode économique, financier dans lequel nous vivons il nous donne une certaine illusion un certain leurre, pourquoi parce qu'on ne goûte pas à la c'est rare qu'il y ait une personne dans cette société qui goûte vraiment à la pauvreté, au vrai sens de la pauvreté, ok Mais, on a déjà vu des frères, j'ai déjà connu des frères, des gens qui ont d'excellents jobs, incluant des ingénieurs et autres choses, et parfois des personnes qui sont célibataires, il n'y a pas de famille à prendre en charge, il n'y a pas d'enfant, il te dit, oh Allah, il ne me reste pas un dollar à la fin du mois, je ne sais pas pour, pour, pour, pour, comment, comment faire une sadata, ok Le problème là, souvent, il est quoi dans le Mode de vie, ok Donc, le mode de vie ici, ce n'est pas une excuse. Ah, c'est parce que je me suis acheté une auto de luxe et ainsi de suite et ainsi de suite et nouveau, un nouveau salon. Et c'est pour ça, Ari, que je ne peux pas te rembourser. Je n'ai pas d'argent actuellement. Mais si je vais continuer sur cette lancée, je ne vais jamais avoir d'argent pour rembourser mes dettes. Donc ici, l'importance encore une fois de cette responsabilité. J'ai seulement donné cela comme exemple pour qu'on ne pense pas que les obligations en islam, quand on parle d'obligation, c'est seulement la salette, ok Beaucoup d'autres obligations qui dépendent encore une fois de la situation de la personne. On a des obligations envers nos enfants, si vous avez des enfants. Obligations envers nos parents, envers nos euh, épouses ou bien époux pour les sœurs, ainsi de suite. Et on a des obligations même envers la famille. Si -Rahim, plusieurs personnes, ça fait. je, je suis certain, je ne vais pas encore une fois faire de sondage ni de demander aux gens de lever des mains, ainsi de suite. Mais je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi nous, que ça fait des années qui n'ont pas parlé avec leur tante et leur oncle et ainsi de suite, que certains ne connaissent même pas, ce qu'ils leur tente leur oncle. Okay? Il paraît qu'on m'a dit que j'ai une tante qui s'appelle telle chose. Alors qu'en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui veut que Allah azawajan, il lui donne le rizq, la baraka, beaucoup de richesses, halal, et que Allah azawajan, il lui donne une longue vie, qu'est-ce qu'il fait Faliyasul Rahima, qu'il garde ses liens de famille. Lorsqu'il n'y a pas de lien de famille, quelqu'un qui coupe ses liens de famille, qu'est-ce qui arrive Eh bien, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction dans, dans la vie. Donc l'importance ici des obligations, comme, encore une fois, comme signe de droiture dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, ta le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, Inchallah, tu peux me faire un signe tout à l'heure lorsque c'est le temps de la pause, inshallah. barakallahu Uh, un homme, il est venu Chez le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Écoutez bien ce hadith Rapporté par l'imam muslim authentique Il a dit Ya Rasulallah Qulli fil islami qawlan La as'alu Anhu ahadan gairak Au prophète d'Allah Cite-moi quelque chose Donne-moi une explication Un résumé de l'islam Que je n'aurai pas A questionner quelqu'un Après toi Ça veut dire Je veux une définition Un enseignement Une halaqa Très brève Ya Rasulallah Tout de suite de Directement des paroles du prophète Salallahu Alaihi Wasallam. Alors qu'est-ce que le prophète Salallahu alayhi Wasallam Il a dit, comme réponse, il a retraduit les mêmes versets qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il a dit le prophète Salallahu Alaihi Wasallam قل billahi بِاللَّهِ فَمَسْتَقِيمٌ. Dis je crois en Allah et puis sois sur le chemin de la droiture par la suite. Estaqim, aussi clair que cela. Encore une fois, Allah Azza Wa nous a accordé, nous a donné cette fitra dans la vie qu'on n'a pas toujours besoin d'un shir qui va toujours être là pour te dire c'est halal, c'est haram. Okay une fois qu'on connaît les bases de l'islam, on est capable de répondre à 80% des situations. Il y a bien sûr des questions très détaillées, très pointues, comme euh, ce, ce matin, quelqu'un m'a posé une question sur lorsque l'imam se trempe dans la saleté et que moi je suis arrivé très, euh, en, en retard, j'ai raté des et que lui après ça il fait ce jour de ça, ou que moi je... okay. des questions pointues. Mais ça habituellement, c'est des situations exceptionnelles dans la vie. Mais l'essentiel de notre vie ne dépend pas de ces situations exceptionnelles dans lesquelles on a besoin de toujours de questionner les ulama. L'essentiel de l'islam, que ce soit dans les akhlaq, dans le comportement, dans les l'ibadat, les bonnes œuvres, la foi, notre relation avec Allah Azza wa ainsi de suite. L'essentiel, Allah Azza wa nous a donné encore une fois cette fétra, cette conscience qu'avec une fois qu'on connaît les le sens de l'Iman, le sens de l'Islam, on connaît pourquoi ce qu'Allah Azzawadu nous a créés, on connaît assez notre prophète, wa de là, bien sûr, l'importance, toujours, même lorsqu'on ne vient pas à la halata. chacun, je vous dis, surtout les personnes qui ne comprennent pas arabe, parce que je comprends que si on ne peut pas lire l'arabe, parfois on a de la difficulté à trouver beaucoup de références, okay, pour apprendre la religion, d'autres langues, et ainsi de suite, je vous dis, c'est un conseil, Vous voulez investir un petit 20 dollars, un petit 30 dollars, je ne sais pas combien ça coûte. Pas, je ne suis pas là pour faire de la vente. Okay, je ne suis pas un vendeur. Ce n'est pas moi qui vais vous le vendre. Mais je vous le conseille fortement. Chaque musulman devrait avoir le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Jardin des vertueux. En français, c'est comme ça que ça s'appelle? Jardin des vertueux, c'est ça la traduction? Le jardin des croyants, en tout cas. Riyad al-Salihin. Jardin des vertueux. Donc, ça c'est Un must l'avoir chez vous à la maison que c'est parmi les meilleures collections simples, directes, bien structurées des paroles du prophète Tout ce que ça prend c'est 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Il y a personne qui va me dire que je passe 5 minutes par jour. Personne ne pourra me dire ça. Encore une fois, hmm? même en format de poche, format électronique ainsi de suite, OK Mais là c'est disponible ça sert. On fait pas de vente, on a dit <rire> Ce livre-là, c'est quoi C'est des hadiths du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Sur les situations standards de la vie. Des situations qui concernent presque chacun de nous, que ce soit la famille, le comportement, le travail, l'argent, ainsi de suite, notre relation avec Allah. Azzawajal. Des hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit, ça prend cinq minutes par jour. Lire un hadith, lire un hadith. Tu ne vas pas nécessairement tout comprendre. On a fait, on faisait dans le temps la halaqa, quand on faisait Al-Uqam, c'était sur Riyad al-Salihin. On a couvert plusieurs chapitres. On va reprendre dans l'avenir proche sur d'autres chapitres, mais même avec ça, sans être un savant ou d'avoir beaucoup de science, le simple fait de lire souvent des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça va te faire De façon automatique. Ton cœur, il va développer quoi Ce sens de... attrait vers la vérité, tout de suite. Lorsque tu vois quelque chose que c'est la vérité, « la lumière de la vérité », Tu n'as pas assez rare, ça va devenir rare où tu vas dire je suis confus, vra vraiment il faudrait que je demande à une personne de science. Vous comprenez À force de lire dans le Coran et dans les hadiths du prophète, ça va se développer de façon quoi Automatique. Tu vas reconnaître que ça, ça va avec le prophète que je connais, avec ses enseignements. Ça, ça ne va pas avec ses, ses enseignements. Vous comprenez Eh il dit aussi le prophète sallalahou sallam dans l'autre hadith authentique istaqimou wa lan tuhsou anna khayra a'malikum wa la yuhafidhou ala al illa mu'min. Il dit le prophète sallalahou première chose, soyez sur le chemin de la droiture wa lan C'est quoi Vous n'allez jamais atteindre le parfait. Ça veut dire cette droiture, elle ne sera jamais à 100% mise à l'épreuve parce qu'on est des êtres humains, on est faibles comme on a dit, on a des problèmes dans la vie on va être éprouvé dans la vie c'est quoi l'épreuve, c'est quoi une épreuve c'est quoi une épreuve Lorsque lorsqu'Allah nous dit qu'il va nous éprouver c'est dans le Coran, c'est une réalité on doit accepter cela à partir de maintenant jusqu'à notre mort que ce soit musulman ou kafir tout le monde va être éprouvé dans cette vie C'est quoi l'épreuve Des étapes difficiles. Des étapes difficiles. Donc, bien sûr, il y a les bonnes épreuves, ok Même le bien, c'est une épreuve dans l'islam. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. On va parler, comme le frère il dit, des étapes difficiles. Comment est-ce qu'on pourrait aussi exprimer cela Des épreuves. La mort, donc ça c'est un exemple, oui, perdre un proche. La maladie, ça c'est des exemples. Mais comment expliquer C'est quoi une épreuve Oui. Très bien. Donc souvent ça ne dépend pas aussi de notre volonté comme expérience. Ok. Oui Ok, donc ça va parfois nous rendre un peu plus difficile le chemin de la droiture. Pourquoi Parce qu'une épreuve c'est quoi C'est le fait d'être bousculé, c'est lorsque quelqu'un te pousse, ok Donc, on va dire, quelqu'un va dire, moi je vais suivre ce chemin ici. On va dire, tu es certain Tu es certain que tu peux suivre le chemin et suivre le même chemin le ne pas aller à droite ou à gauche Il va dire, oui je suis certain. On va dire, vas-y, démontre que tu es capable de le faire. Il ou elle va commencer à le faire, mais à un certain moment, on va dire quoi On va commencer à t'éprouver. On va le pousser légèrement pour voir ce qu'il peut garder ça, sa balance. Ou bien s'il perd un peu la balance, est-ce qu'il peut revenir rapidement sur, sur le chemin. Allah Azza wa nous éprouve. Donc ces épreuves-là, c'est être bousculé, c'est sortir de sa zone de confort. Vous comprenez Les épreuves, ça nous sort de notre... Zone de confort. Est-ce qu'il y a du bien dans cela Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. On ne peut pas résumer tout ça dans une halaqa, dans cette halaqa du moins, parce que ce n'est pas sur les épreuves, ce n'est pas notre sujet. Mais Allah Azza wa jalla, il va nous éprouver. Et lorsque Allah Azza wa jalla, il nous éprouve, c'est certain que parfois, quoi on, on dévie un peu à droite ou à gauche. Mais dévier un peu, ça veut dire perdre un 5% de l'objectif de droiture. C'est une chose. Et quoi Complètement dévier, se retrouver sur un autre chemin, sur un chemin égaré, c'est une autre chose. Grande différence entre les deux. C'est là où les gens ne font pas la distinction. Les gens ils vont te dire, oui, il faut être sur le droit chemin. Voilà qu'il en est des êtres humains, on n'est pas des anges. Et de ce fait, quoi tout est permis. Buffet ouvert, non. Grande différence entre celui qui dé défile légèrement qui va dévier plutôt légèrement à l'occasion de temps à autre on est tous des êtres humains qui okay? on fait des erreurs on oublie on se trompe c'est pour ça Allah Azawajal qui l'est Ghafour et Rahim il va pardonner il pardonne aux croyants c'est pour ça Allah Azawajal nous a donné l'opportunité de faire les bonnes œuvres innal hasanat yudhibna les séiât Allah azza wa jalla dit dans le Coran Karim que les bonnes œuvres effacent les péchés le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi et تبع السيئه الحسنه que lorsqu'on fait un péché une mauvaise œuvre qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi la première chose à faire entre autres faire une bonne acte après parce que qu'est-ce que ça fait ça immédiatement ça ramène la personne vers le droit chemin mais celui qui fait Une erreur, après ça, il dit, OK, mais c'est normal, je peux faire des erreurs. Je vais faire une deuxième, et une troisième, et une quatrième. À la langue, il va être sur un autre chemin. Et quand on est sur un autre chemin, c'est exactement cela qu'on appelle l'égarement, être égaré du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour finir avec ce hadith avant la pause, il dit le prophète, vous n'allez jamais atteindre la perfection. L'idéal, ça n'existe pas. Après ça, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَعْنَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاتِ mm. Et sachez que la meilleure de vos œuvres, c'est la salate. Et il dit, sallallahu وَلَا <الْوضوء> Que seul un croyant va toujours garder le woudou. Ça veut dire celui qui est très souvent, très fréquemment en état de wudu. Ça, c'est un signe de iman. Aime Allah subhanahu wa ta'ala parce Allah azza wa jalla يحب المتطهرين subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla il aime ceux qui se que ce soit la pureté du cœur pureté du, du corps la pureté en islam c'est un concept qui est très, très important طيب donc on continue avec la droiture ici un autre hadith du prophète alayhi salatou wa salam قال عليه الصلاه والسلام سددوا وقاربوا واعلموا انه لن ينجو احدكم احد منكم بعمله dit le prophète salatou alayhi estqimou ou wa qaribou saddidou c'est quoi le sadad c'est la précision il nous demande salam d'être sur un chemin de la precision. c'est quoi le chemin de la précision c'est lorsqu'on essaie d'être parfait on vise la perfection. C'est quoi on vise la perfection C'est qu'aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire mes cinq salats à l'heure. Je vais les faire avec quoi Avec soin. Je vais bien me concentrer dans ma salat, ainsi de suite. Après ça, il dit, A.S. « Wa qaribou » et rapprochez-vous. Ça veut dire, dans les faits, il faudrait quoi Il est suffisant d'être proche de la précision, de la perfection. C'est impossible d'être toujours parfait. C'est pour ça, il dit, A.S. juste après, « Sachez que personne parmi vous Personne parmi vous ne sera sauvé auprès d'Allah Seulement par ses œuvres Si quelqu'un ici pense que Vous allez venir al Auprès d'Allah Qu'on va venir avec nos œuvres Et qu'on va dire ya Allah, Je fais tout le nécessaire moi, pour entrer le Jannah Je mérite l'accès au paradis. Ça, c'est faux. C'est parce qu'il dit le prophète alayhi wa sallam. Personne ne mérite le paradis seulement avec ses œuvres. Alors, ils lui ont dit les et les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wala est tu Rasulallah ?»« Même toi, Ya Rasulallah ?» Tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas être sauvé seulement avec tes œuvres. Il a dit même moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Illa an yata Allah birrahmati minhu, sauf si Allah azza wa jal, il me sauf par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. » Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il met le lien entre les deux C'est parce que le fait... Que c'est impossible d'être parfait. Cela veut dire que nos actions, nos œuvres. C'est pourquoi alors pourquoi est-ce qu'on fait de bonnes œuvres? Si nos œuvres ne vont pas nous garantir ou bien ne, ne sont pas équivalentes au paradis, ne vont pas nous sauver, Pourquoi est-ce que c'est est important de faire les œuvres alors, les bonnes œuvres? Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir à la place pour se rapprocher d'Allah Azawajel et avoir ça? sa miséricorde sa rahma subhanahu wa ta'ala c'est clair et ça c'est très important à comprendre que en islam quand on parle de faire les bonnes œuvres quand on parle d'être sur le chemin de la droiture c'est pas le même, le même concept que dans dans la, la culture de productivité de business quand vous vendez de nos jours OK qu'on peut devenir comme un robot qu'un jour qu'on peut être parfait écrire des plans faire des plans et après ça les exécuter à merveille ça c'est impossible Subhanallah, il y a quelque chose que toujours au début je m'interrogeais. Pendant longtemps, je m'interrogeais. C'est quoi la hikmah d'Allah Azza wa Jalla Il y a toujours une sagesse d'Allah Azza wa Jalla, Mais c'est quoi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y a une chose qui est intéressante. Il y a beaucoup de grands savants de l'islam. Quand je parle de grands savants, ça veut dire de très grands savants. Les, les grands experts de l'islam à travers l'histoire. ce qu'on appelle les grands ahimma. Il y en a plusieurs qui sont les référents jusqu'à aujourd'hui, à travers des siècles. Plusieurs parmi eux... Ont écrit, comme on peut l'imaginer, comme on le connaît, des livres. Ok, c'est pas des livres de 500 pages, c'est pas des livres de 300. Certains, plusieurs savants, ont écrit des livres d'aujourd'hui de... qui ont été quoi, qui euh, qui ont été publiés en 30 tombes, 40 tombes, 50 tombes. Ok, ça c'est c'est très c'est très fréquent. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a plusieurs ulama, il y a plusieurs savants qui ont écrit des livres et que ces livres-là sont disparus. Alors les ulama, parfois, lorsqu'ils parlent dans certaines biographies, ils sont attristés, ils sont tels savants. Il a écrit un livre remarquable, merveilleux. Tous ceux qui ont eu accès, qui ont lu ce livre-là, qui se trouvaient dans 30 tomes, dans 40 tomes, témoignaient qu'il s'agissait de quoi D'un accomplissement remarquable. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé Le livre, il est perdu, mafoud, ok, que ce soit lors des guerres, par exemple, lorsque les Mongols ont conquis les terres de l'islam comme en Irak, ok, ils ont détruit des librairies entières et ainsi de suite. De ce fait, qu'est-ce qui est arrivé Imaginez un savant, combien est-ce que ça prend pour un savant Combien d'efforts ça prendrait pour nous écrire un livre de 20 tomes, de 30 tomes? Combien d'efforts ça prendrait Il y a pas, il y a pas, il y a pas d'ordinateur, il y a pas, il y a pas de Word, il y a pas de iPhone, il y a pas, ok, ça c'est, il y, y a même pas de crayon et de feuilles. Il n'y a même pas ça. Combien est-ce que ça prend Ça prend des années de travail. Ça pourrait prendre 5 ans, 7 ans, certains ulama dix ans, ça leur prenait. Certains écrivaient lors de leurs voyages et ainsi de suite. Et que après ça, ce savant-là, de tous ces écrits, parfois certains ulama, ils ont, ils ont laissé quoi aujourd'hui Ce qu'on connaissait. Un seul livre clé, un seul livre principal. Le reste, eh bien, il y a des livres qui ont été perdus. Il y a des livres, il y a un alim qui a commencé un livre mettant une étude de Sahih Bukhari ou de Sahih Muslim ou bien un tafsir, étude du Coran, du message d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il a commencé sur euh, un chemin ou bien avec une méthode remarquable. Mais il n'a réalisé que, quoi, un sixième du livre en tant que tel, après ça, il est mort, il est décédé. De ce fait, aujourd'hui, on a quoi Le sixième de tafsir de Al-Qur'an, Al-Kalim. Et qu'après ça, on va commencer à le lire. Et on va dire quoi On va dire, oh, si seulement on avait accès au, au reste. Si seulement il avait accompli cet effort. Mais là, l'erreur, quoi L'erreur que je faisais, c'est quoi C'est d'assumer que faire les bonnes œuvres, c'est une question aussi de productivité. Que tu as des objectifs à réaliser lors de ta vie. Il faut finir d'écrire tous ces livres-là, il faudrait les transmettre, ok Ça, c'est faux. C'est pour ça que, comme on a mentionné certains ulemas, certains savants, ce qu'ils ont laissé à la Ummah du Prophète derrière eux, c'est seulement un livre, parfois un tome. Et c'est un grand effort. C'est un effort qui est quoi Remarquable. Et on pourrait décrire cela comme étant quoi L'instant de la vie. Si tu es sincère avec Allah Azza wa Jal, ce n'est pas vrai que pendant toute ta vie, tu dois être parfait, tu dois toujours être, comment on dit, en high, toujours à 100% en train de... Non, bien sûr, il a des obligations, on ne parle pas de ça. Il y a ibadat, salat, nos responsabilités personnelles, toujours, ça c'est chose principale, nos liens de famille, ainsi de suite. Mais après ça... Les réalisations, si tu es sincère, Allah, il va t'aider, subhanahu wa ta'ala, ne, ne serait ce que parfois quoi. Il y a des savants ou même parfois des personnalités ou autre chose. Ce qu'on connaît à propos de eux, c'est quoi? C'est une parole. Une parole. Mais c'est une parole qui est, qui est clé. Une action. Un accomplissement. Ok? Mais c'est un accomplissement qui est, qui est clé. Lorsque je vous dis Salahuddin Ayyub, c'est qui Salahuddin Ayyub, Vous allez penser à quoi tout de suite En termes d'accomplissement, vous allez penser à quoi hmm? Jérusalem, ok, Masjid Al-Quds. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant le reste de sa vie Est-ce que toujours, il était un fête Comme, Combien de fois il a fait fête de Jérusalem, de Al-Quds Comment est-ce qu'il l'a réalisé Combien de fois il l'a fait dans, dans sa vie C'est une fois, ok, mais le reste de sa vie, c'était un être humain qui a encore une fois la vie avec tous ses ups et ses, et ses down et les maladies et les problèmes et les relations de famille et ainsi de suite. Mais comme on a mentionné ici, c'est pour ça que le prophète Sa'asmi dit quoi Toujours viser la précision, mais en réalité, on essaie de livrer ne serait-ce que ceux qui, ceux, ceux qui se rapprochent de cette, de cette précision et de ce parfait. C'est pour ça comme il dit ici,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 Alhamdoulilah, le rapprochement ici. Mouqaraba, je suis proche de la cible. alhamdullah Oui, Akhi. Il y a des savants qui ont en fait des grandes œuvres. Mais seul, Allah les connaît. N'aim. Peut-être qu'ils ont transmis un imme. Quand on ne leur a pas, mais seulement Allah Azzawajal, les connaît. Donc ça c'est un autre point très important qu'en islam, encore une fois, je reviens, je ne vais pas trop m'étaler et trop répéter à chaque fois, mais c'est parce que c'est la réalité de nos jours, c'est ce qui prend la vie, notre temps de nos jours. L'accomplissement, ce n'est pas nécessairement ce que les gens voient ou ou entendent dès que les gens vont dire « Good job, tu as accompli quelque chose de bien okay? ». L'accomplissement, c'est avant tout entre toi et entre Allah azzawajal. Donc oui, il y a des savants, sans parler ici des livres et ainsi de suite, il y a des ulama qui ont laissé beaucoup de bien, beaucoup de sadaqa, beaucoup de salat, beaucoup de sidra, beaucoup de nasiha, de rappel, ainsi de suite, sans que ça son été nécessairement écrit dans des livres qu'on peut lire aujourd'hui ou que ça a été écrit sur des réseaux sociaux et que des gens ont fait partager quand on dit good job OK mais imaginez quoi écrit dans un livre auprès d'Allah azza wajal ahsaynahu fi kitab fi imam mobin que c'est écrit auprès d'Allah azza wajal que le jour de la quiame Allah subhanahu wa ta'ala il va donner à chacun parmi nous comme c'est dans le Coran chacun parmi nous il va prendre son Registre des actions, toutes les actions qu'on a fait depuis le jour où on est devenu responsable bel on a atteint l'âge de puberté, là toutes les actions qu'on a fait, eh bien elles sont écrites. et On va voir ça devant Allah subhanahu wa taala yahumah al qiyamah le jour, le jour dernier. Taille. Très brièvement inshaAllah zohdul al istiqamah la droiture, c'est pas seulement dans les actions, il nous rappelle que la droiture aussi c'est dans les paroles. Ok lid les paroles, la droiture dans les paroles. Attention à ce qu'on dit. La même chose ici comme on dit ici. À chaque fois, croyez moi, croyez c'est très important ici. Lorsqu'on prend des positions, lorsqu'on parle de quelqu'un, lorsqu'on parle à quelqu'un, surtout parfois dans des situations sensibles. Okay, on se retrouve tous dans des situations sensibles dans notre vie, que ce soit dans des relations de commerce, relations de famille ou autre chose. Lorsqu'on sait que la situation est sensible, avant de parler quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait avant de parler Première mesure ici, ça ne prend que quelques secondes à peine, mais ça nous évite des tonnes de problèmes. Réfléchir, Réfléchir très bien. Et cette réflexion-là, ça inclut entre autres quoi Mon intention, qu'est-ce que je cherche Il faut faire attention. Allah Azza wa Jal, il faut que, toujours, on a dit tout à l'heure la plaque, qu'on a dit que le savant il avait, que c'était écrit dans son bureau, n'est-ce pas Rid Allah Azza wa Que Allah Azza wa Jalla soit satisfait de moi après cette parole. Okay, que les gens soient satisfaits, qu'ils ne soient pas satisfaits, peu importe. Première priorité lorsque je vais dire ce que je vais dire. Est-ce que j'ai quelque chose pour me défendre Souvent on va écrire des choses sur internet, on va, on va s'impliquer, on va dire. Lui, c'est sa faute. On va accuser des gens, à tort ou à raison. Mais là, avant tout, toujours, c'est quoi Me poser la question moi-même, personnellement. Est-ce que j'ai une réponse à ça le jour dernier Est-ce que j'ai une hudja Si j'ai quelque chose avec laquelle me défendre auprès d'Allah, je me vais dire rien. Allah, j'ai dit telle chose parce que voilà et voilà et voilà. hamdullah, je suis safe, je peux parler. Sinon, qu'est-ce que je fais Je m'abstiens. Comprenez Imaginez ce mindset-là, cette façon-là de penser, de, de cette conscience de responsabilité. Combien est-ce que ça éviterait de problèmes et de conflits inutiles et ainsi de suite si lorsqu'on parlait, on craignait Allah Azza al-Sinatina. Al la même chose, la droiture dans les ahwal, les sentiments, notre état, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, L'un des ulamas, bien sûr, Ibn Taymiyyah, qui est le savant d'Ibn al-Qaim, il dit quoi Écoutez bien cette parole. Il dit il dit Ardamul Karamati, la meilleure karam. C'est quoi Al Karama? Qui sait? Qu'est ce que ça signifie le mot karame? Une sorte de miracle, ok? Mwajija c'est le miracle en arabe. Mwajiza. Mais le miracle, c'est pour les prophètes. Nous ne sommes pas des prophètes, on ne peut pas avoir de miracle. Il y a des différences, ce n'est pas le, le moment d'en parler maintenant en détail. Mais el karama c'est pour les awliya, les gens qui sont pieux, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla leur donne des, pourrait leur donner des karamahs. Ça serait quoi une karama Des exceptions, quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas la norme. Vous comprenez, ce n'est pas la norme. Quelqu'un qui est parti chez le médecin, qui a fait des tests et ainsi de suite, on lui a dit, toi, tu es quoi Ta situation, elle est critique. Il n'y a pas, on s'excuse, il n'y a pas de médicaments, tu vas, il ne te reste pas longtemps et ainsi de suite. Il va dire, qu'est-ce que je vais faire moi Je vais aller faire salat, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais Plus tard le médecin va dire Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé C'est pas normal ce qui vous est arrivé Mais guess what Maintenant vous êtes en santé Ça c'est une karama d'Allah Azza wa OK karama il y a plusieurs formes de karamah C'est des choses qui ne font pas partie de la norme Et on ne devrait pas adorer Allah Azza wa Pour les karamahs Pour avoir les karamahs Mais Ibn Taymiya rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit Il dit la meilleure karama, c'est quoi A'adhamu karamatin c'est quoi C'est l'istiqam, c'est la droiture, c'est d'être sur le chemin de la droiture. C'est Allah Azza wa il te met sur le droit chemin et que tu trouves que ton cœur, alhamdoulilah, il est ouvert à faire les bonnes œuvres, que tu obéis à Allah Azza wa tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rapproches toujours d'Allah Azza wa ça c'est le plus grand miracle qui pourrait t'arriver dans ta vie. Comprenez C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est extraordinaire. C'est une grande ni'ma qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. عَمَلًا وَشْتِهَادًا فِيهِ وهو بَذْلُوبَ الْمَجْهُودِ Je vais résumer okay, d'ici à la fin incha'Allah azza wa jal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En bref, qu'est-ce qu'il va nous expliquer plus tard l'imam ibn al-qayyim rahimahullah rahimah ta'ala L'importance d'être sur le juste milieu. C'est quoi le juste milieu Entre deux choses. الْإِفْرَاتِ at il y a deux extrêmes une extrême qui s'appelle al ifrat al ifrat ça veut dire en faire trop c'est quoi en faire trop est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut trop en faire dans la foi et dans la ibada est-ce qu'on peut trop en faire oui alors il dit c'est quoi le ifrat il va nous le définir ici wa huwa al nufus c'est de faire du mal à soi-même ma anzalna alayka al-qur'an Tashqa Allah n'a pas révélé une religion pour que ça nous fasse du mal, du mal majeur. Attention, on ne parle pas du mal qui est mineur. Mal mineur, ça va toujours exister. Ça fait partie de la vie d'avoir quoi Mal mineur. Ok, donc euh, lorsqu'on fait siyam de Ramadan, est-ce qu'il y a un peu de mal dans ça Oui, un peu, un peu de peine, ok, à être assoiffé un peu ou bien avoir faim ou autre chose Mais c'est pas la chose la plus grave dans la vie. C'est comparable à ce que des gens pourraient faire dans d'autres contextes de la vie. Lorsqu'on part pour le Hajj, on fait le pèlerinage. Est-ce qu'il y a du mal dans cela Un peu de mal Oui. Souvent, les gens vont revenir du Hajj et vont <coughs> sont en train de pousser pendant deux semaines. Ok Ah, je ne vais pas sortir pendant dix jours. Reste à la maison parce que je suis fatigué ou je suis malade ou autre chose. J'ai attrapé un petit virus. C'est normal. Est-ce que c'est comparable à un mal régulier ou un peu plus que régulier qui arriverait dans un long voyage, un long voyage exceptionnel Oui, ça arrive dans d'autres contextes. Mais Allah, Azza wa ne veut pas quoi, de la contrainte du mal majeur pour nous dans la religion. Alors, dès qu'il y a un mal qui est majeur, qui est déraisonnable, qui sort de l'ordinaire, non, c'est un signe que quoi Il y a ici quoi qu'on a dépassé les limites. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wasallam dit aux compagnons qu'est-ce qu'il lui a dit Alayhi salatou salam alayka ta personne elle a un droit sur toi. Ça veut dire les ton corps, il a un droit sur toi. Et ton seigneur, il a un droit sur toi. Et ta famille a un droit, un droit sur toi. ahlika alayka Alors assure-toi de remplir à tous ces droits de façon qui est Balancé, de façon qui est balancé. Alors l'imam Ibn al-Qayyim, il nous explique que ça c'est une extrême. Et l'autre extrême qu'il va définir plus tard, c'est al Bi Al-Ida'a C'est Al-Ida'a, c'est le fait d'être dans le laxisme, de ne pas remplir aux obligations d'Allah Azzawajal, c'est le contraire. Alors il te dit ici, le shaytan, vous avez une question Mal majeur. Allah عز wa Jalla, il dit wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allah عز وجل il ne veut pas qu'on se fasse un mal majeur dans notre santé qui pourrait par exemple mener à un mort je vais vous donne un exemple c'est l'été c'est l'été il fait très très chaud il fait extrêmement chaud c'est une journée de chaleur extrême ce n'est pas ramadan on n'a pas l'obligation de de jeûner Et quelqu'un va commencer à faire le jeûne. Et il dit « je suis extrêmement assoiffé, je me, je me sens très très faible, ok ?»« Je suis malade, j'ai une maladie. » Quelqu'un pourrait avoir le diabète ou autre chose. Et il dit « qu'est-ce que je vais faire ?»« Non, je vais quand même jeûner pour avoir le hadr. » Ce n'est pas la meilleure chose, ça pourrait même être interdit. Je vais vous donner un autre exemple encore meilleur. Les, euh, et ça, passer le message. En passant, passer le message. Surtout les sœurs, ok, parce qu'il y a des choses que je peux passer aux frères, qu'on peut se parler bien sûr entre frères, mais il y a des choses que ça soit, il faut que ce soit aussi les sœurs qui passent le message. Parce que ça c'est les, les femmes enceintes, les femmes qui allaient, surtout les femmes enceintes, ok, est-ce qu'une femme enceinte dans l'islam, est-ce qu'elle peut ne pas jeûner sur Ramadan Oui Ok, bon, il y a une petite divergence entre les savants est ce que c'est juste comme ça, ça veut dire en toutes circonstances ou certains savants ils vont dire seulement si c'est difficile pour elle, ok, mais en réalité ce qu'il y a beaucoup de sœurs va dire non non, moi je, même lorsqu'il fait extrêmement chaud et lorsque un médecin va lui dire ça se peut que ce soit dangereux pour toi ou bien pour pour ton hamle ainsi de suite, va dire non non, quand même je préfère jeûner pour avoir le adl, je veux jeûner maintenant dans le ramadan avec tout le monde, ok, donc ça c'est une contrainte dans laquelle il y a pas de Il y a pas de bien spécifique tu vois c'est pas vrai que tu vas avoir plus de récompense parce que Allah Azza wa Jalla يحب Subhana wa Ta'ala Allah Azza wa Jalla quand prennent ces rochas lorsque il y a des c'est quoi rux c'est une permission c'est un passage quelque chose qui nous facilite la religion lorsque c'est vraiment la religion qui dit qu'il faudrait privilégier ce qui est facile alors là Allah Azza wa Jalla aime qu'on prenne la facilité tout comme Allah Azza wa Jalla aime qu'on prenne quoi le sérieux lorsque c'est le temps du du sérieux. Un autre exemple ici de contrainte, de mal, pas relié au physique, mais relié quoi à quoi À l'argent. Si tout à l'heure, je peux me permettre maintenant de faire un peu de travail inverse parce que ça ne va pas affecter, la levée de fonds est terminée, mais si tout à l'heure vous aviez entendu la levée de fonds et quelqu'un a eu les larmes aux yeux, il dit, c est, c est, il faut faire du bien pour la hachera, il faut aider ainsi de suite, alors de ce fait, moi je vais donner tout ce que j'ai dans mon compte. Je donne tout mon argent. Quelqu'un va dire, moi je vais même vendre mon auto. Cette semaine. Et je vais faire ce don. Je ne vais rien garder moi. Je vais rentrer chez moi et je vais dire à mes enfants ou bien à mon épouse ou autre chose, on n'a plus d'argent, j'ai tout donné comme sadaqa qu'Allah nous assiste. Ok Et que là, après ça, c'est arrivé, ok, peut-être pas dans une, dans une... dans une... comme ça, dans une... Euh, petite levée de fond, locale, de façon... Euh... Mais je, je, je connais un frère, c'est lui-même qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit que ça fait, plus, ça fait plusieurs années, il n'était pas pratiquant du tout, okay? vraiment pas sur le droit chemin. Et il s'est fait beaucoup d'argent, il était très riche, alhamdoulilah. Un jour, bien sûr, il a fait le repentir et il a commencé à aller au masjid de ce frère, m'achallah, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il rate jamais la prière de Fajr dans le masjid et ainsi de suite. Mais il m'a dit... le Sur le, sur le coup au tout début lorsqu'il a fait sa taouba il, il a dit j'étais sur le point d'aller au masjid et de leur dire prenez tout prenez mon commerce mon magasin mon auto prenez tout ces sadaqa pour que Allah me pardonne et des années plus tard bien sûr il m'a dit alhamdulillah je ne l'ai pas fait ok parce que Qui a ce niveau d'Iman, de, de foi, de faire face aux conséquences par la suite Vous comprenez Tout de suite, quelques semaines après ça, Shaitan, il, il va venir, il va te dire, « Tu es fou, mais qu'est-ce que tu as fait Il ne faut pas faire ça. Tu vois, tu vas te retrouver maintenant. Tu es pauvre. Tu ne peux plus euh, jouir du luxe et ainsi de suite. » C'est pour ça Allah Azza dit, « Voilà, taj'al yadaka marloulatan ila unokik wala tabsootha kulla » il faut garder le juste milieu il ne faut pas être type, comme on dit il faut toujours dépenser mais pas au point de quoi, de s'appauvrir et de se retrouver nous-mêmes dans le trouble et qu'après ça je vais venir auprès de toi, de toi. emprête moi de l'argent, je n'ai pas pour payer mon loyer parce que tout mon argent est parti dans le sadaqa et ainsi de suite, c'est le juste milieu alors c'est de ça qu'on parle lorsqu'on dit qu'il ne faut pas se faire quoi, du mal à soi-même et bien sûr il y a des situations qui ne sont pas standard. il y a des situations qui s'appliquent à une personne mais pas à une autre, parce que quelqu'un pourrait être physiquement plus fort, ou bien, quoi, dans son immense pourrait être plus fort, il y a des gens qui sont capables de prendre plus et de résister, d'avoir plus de patience, c'est normal, c'est pas tout le monde qui est au même niveau, au même niveau de foi mais ici, il nous rappelle l'importance de quoi d'être toujours sur le chemin de la droiture qui vient avec le chemin de la sunna du prophète la sunna c'est ça ce qui nous quand on parle ici d'être sur le juste milieu le juste milieu ne se calcule pas avec une règle le centimètre au mètre ok parce que ça c'est une erreur fréquente les gens ils vont dire moi alhamdoulilah je suis un musulman du juste milieu pourquoi tu dis que tu es un musulman du juste milieu parce que je ne suis pas comme eux et je ne suis pas comme eux aussi Suis, moi, j'ai des amis qui sont à plus 50, j'ai des amis qui sont à moins 50. De ce fait, j'ai décidé d'être à zéro. Ce n'est pas comme ça qu'on est le juste milieu. Okay? Parce que ça va toujours être relatif. Je peux toujours trouver des gens qui sont plus extrêmes que celui que toi tu penses qui est extrême. Et le contraire. Le juste milieu, on le connaît avec la sunna du prophète. C'est en connaissant qu'est-ce que le prophète Salasim il faisait. Qu'est-ce qu'il a recommandé de faire. C'est pour ça les les ils disent « Iqtisadun fi sunnah » un strict minimum dans la sunnah, dans le chemin de la sunna c'est meilleur que que quoi faire beaucoup d'efforts et sacrifier beaucoup dans une bid'a ça veut dire dans un chemin qui est innovation qui n'est pas sunna du prophète qu'on a inventé nous-mêmes j'ai le goût de le faire et si ibn al-qayyim il nous rappelle je vais inchallah az dans 5 minutes il nous rappelle ibn qayyim que le shaytan qu'est-ce qu'il fait il personnalise Le shaitan, Satan, lorsqu'il nous invite vers le mal, il va personnaliser son message. Lorsqu'il voit que quelqu'un est doué de beaucoup de bonne volonté, c'est quelqu'un de déterminé, qu'est-ce que le shaitan va faire Il va le pousser à en faire plus. Vous comprenez Pourquoi Parce que soit il va faire des dégâts, en pensant qu'il est en train de faire du bien, ou bien qu'est-ce qu'il va faire Il va tellement dépenser de l'énergie, c'est comme on a avancé lors de la dernière séance, il va arriver un peu sorte de burn-out de iman. Burn-out de iman. On va dire, moi je, moi je vais finir. Moi c'est Ramadan. Shahrou Ramadan. Shah Allah dans, dans trois mois environ, ça va être au Ramadan ou un peu plus. Quelqu'un va dire, c'est Ramadan qui arrive. Moi je vais faire comme les, les Sahaba ils faisaient. Insha Allah à je vais lire le Coran au complet à chaque nuit, comme les Sahaba ils faisaient. Comme ça je vais faire quoi 29 ou 30 khatim de Coran, Karim. InshaAllah, je suis déterminé cette année, inshaAllah. Et il est motivé pour cela. Qu'est-ce que Shaitan, il va lui dire Qu'est-ce que Shaitan va lui dire Probablement, go ahead. Vas-y. C'est une bonne idée. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui va arriver probablement hein? Le burn-out, ça va, ça va arriver après la deuxième nuit de Ramadan. Comprenez « Impossible. Moi, je ne pourrais même pas finir le Coran une fois par, par 15 jours », il va dire. Alors, ça ne sert à rien de lire le Coran, ça me prend beaucoup de temps. Je ne vais pas dire « À la fin de Ramadan, à peine il a fini la première khatma, même pas la moitié peut-être de la première khatma. » Vous voyez Donc là, ça devient contre-productif. Si le shaitan il voit que le contraire, la personne elle tend vers le laxisme, alors là le shaitan il va bien sûr la pousser vers, vers le laxisme. Mais comme j'ai dit je vais finir avec ce hadith du prophète alayhi salatu wasalam, hadith très très intéressant dans lequel le prophète alayhi wassalam, il dit Inna amilin shirra, wa Il dit le prophète, chaque chaque acteur, celui qui fait des actions, ça veut dire chaque être humain qui est, qui est dans une action particulière, lire le Coran, faire le sport, n'importe quelle action dans la vie, qu'est-ce qu'elle a Elle a un moment de shira. C'est quoi shira? Shirra, shirra c'est la haute volonté, okay? haute détermination. C'est le moment lors duquel je me sens super motivé. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit à Allahoullahoulaasallam pour décrire la psychologie humaine de base? Où elle coule les fatra. Nécessairement, chaque moment de haute volonté aura et sera suivi par son moment de quoi, de, quoi de baisse de volonté. De ce fait, il faut planifier pour les deux. Il ne faut pas être coloré par le premier moment de haute volonté. Par la suite, il dit le prophète alayhi wa sallam, فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ Alors celui, dans ce moment de fatra, de faiblesse de volonté, est toujours dans le cadre du droit chemin de la sunna, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faqad, aflaha, il a réussi. En d'autres termes, encore une fois, Ramadan, c'est le moment de shira. c'est normal. Ramadan qui arrive, la motivation, elle va, elle va monter. Pour quelqu'un qui est normal, qui va travailler lors de Ramadan, qu'est-ce qui arrive après Ramadan Qu'est-ce qui arrive juste après Ramadan En termes de bonnes œuvres hmm? La motivation, elle va elle va diminuer. C'est normal. Il n'y a, y a, a rien de mal dans ce concept en tant que tel. Mais comment connaître ce qui est mal de ce qui n'est pas mal C'est avec ce hadith. Euh, ma motivation est descendue à quel point Si ma motivation est descendue à ce que je suis revenu comme si je ne suis pas musulman après Ramadan « Je ne fais plus mes salades, je ne fais plus. » Alors là, c'est grave. Ce n'est pas une baisse de motivation qui est normale, qui est raisonnable, ni qui est approuvée par la, par la religion. Okay? Si ma baisse de motivation est descendue de « Je lis, je fais Qiyam al-Layl une heure et demie à chaque nuit et je fais Salat tarawih à chaque nuit vers « J'ai mon quinze minutes de Coran à chaque jour. » Là, c'est quoi C'est normal. Je fais mes cinq salades et je fais euh, des sunnah ici et là je fais de mon mieux dépendamment de ma, de ma situation, mais là c'est normal parce que ça reste sur le chemin de, de la droiture, comme il mentionne alayhi salatu wa salam et en passant c'est pas mentionné ici dans le livre mais il y a une autre narration du même hadith du même hadith ici avec une autre narration je vais finir avec ça que celui dont le moment de haute motivation est dans Le chemin de la droiture, alors lui aussi, il est dans el Falah. Ça veut dire s'assurer que lors des moments de haute volonté ou bien de baisse de volonté, être toujours dans le cadre de la droiture, ne pas être leurré par quoi, une ascension ou bien une montée de la volonté, ni être aussi quoi, pris par le, la baisse de volonté pour justifier une forme de laxisme ou bien de paresse ou autre chose. Est-ce qu'il y a des questions reliées directement au sujet, à ce qu'on vient de couvrir Säklar? Taid. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu en ila ilaha illa anta. wa atubu ilayk.